Oan Qibla presenterar lekaren i aktion medarbetare i salikin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa al-salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In al wa nasta'ainhu, wa nasta'ifruhu, wa nagozu billahi taala min shurur wa min seeyaat a'malina, miyadhhihi Allah, wa miyudhlil falan tajda lahu waliyamurshida. وَبَعْضُ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ Bienvenue à une nouvelle séance de notre série Le cœur en action, les sentiers des itinérants itinéraux Aujourd'hui, incha'Allah, on parle de la patience, de la Une pratique principale, nécessaire dans la vie de chaque être humain Tu es prêt oui. Sabre, masha'Allah Porte un chandail sur lequel c'est écrit sabre, donc Je ne sais pas si tu as préparé ça juste pour aujourd'hui. J'avais dit à personne qu'aujourd'hui on va parler de sabre pourtant. Alhamdulillah. Donc, aujourd'hui on parle de sabre qui, comme on l'a mentionné, est une pratique extrêmement importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed rahimahullah wa ta'ala, il dit... As-sabru fil-Kur'an fi nahwi tis'ina mawdi'an Que le sabr, la patience est cité dans le Qur'an al-Karim environ 90 fois. Donc c'est quelque chose de très important. Ça se répète beaucoup dans les textes du Coran Ainsi que de la tradi tradition de notre cher prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim, l'auteur as sabr la patience fait partie des obligations de l'islam à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Remarquons ici deux choses. Que les obligations de l'islam ne se limitent pas aux obligations externes, euh, physiques qu'on remarque, concrètes qu'on peut voir, comme la salette, la prière, comme le pèlerinage, le hajj. Il y a aussi des obligations même à l'intérieur du cœur, il y a des interdits aussi dans le cœur. Donc si quelqu'un nous dit « Quelles sont certaines des pratiques obligatoires en islam ?» On peut dire la salat, la prière, on peut dire le pèlerinage, on peut dire l'obéissance aux parents, on peut dire aussi la patience, la sabre, parce que ça fait partie des pratiques obligatoires en islam. Et il nous dit qu'il n'y a pas de divergence là-dessus. Les savants sont tous d'accord, les savants de l'islam, que c'est obligatoire pour le croyant, pour le musulman, d'être patient. Parce que comme on va le voir, la patience est la moindre des trois niveaux. Il y a trois niveaux, il y a deux autres niveaux qu'on va couvrir plus tard, au cours des quelques prochaines séances, juste après la patience. Mais dans toutes les situations, la moindre chose que le croyant devrait avoir, c'est être doté de sabre, de la patience. Et la patience aussi, ça représente la moitié de la foi. Pourquoi Parce qu'une moitié, c'est la patience, l'autre moitié de la foi, c'est la patience reconnaissance être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on appelle ash-shukr donc il y a cette complémentarité entre as-sabr la patience ainsi que entre ash-shukr après ça Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah l'auteur il fait sa propre synthèse sa propre analyse des différents versets qui parlent de la patience de as-sabr dans le Coran Karim dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il remarque que la patience Elle est citée, comme il dit ici, qu'il y a euh, 16 un peu façons qui traitent de la patience. Donc il va nous citer ici maintenant plusieurs versets du Coran qui parlent de la patience. Et chaque verset, il approche la patience d'un point de vue un peu différent. Numéro 1, Al-Amourobi. Il y a des versets qui sont concrets, qui donnent directement un ordre. Il faut être patient. Vous devez être patient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala "Ya amanu, ista'inu bil sabri was-salat." Oh vous qui croyez, demandez, cherchez assistance, cherchez de l'aide dans quoi Dans sabr, la patience, ainsi que la salat, la prière. Ces deux choses-là viennent combiner souvent dans le Coran al-Karim. La patience ainsi que la prière, ça veut dire lors des moments de difficulté, qu'est-ce que le croyant devrait faire Il devrait avoir recours à la patience ainsi que à la... Prière. Le prophète sallallahu alayhi wa Kana idha hazabahu amrun » Lorsqu'il passait par une période, par un événement difficile, qu'est-ce qu'il faisait alayhi sallallahu wa sallam ?« Faza'a ila salat » Il trouvait refuge dans sa prière parce que c'est dans la prière qu'on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à voir. La quiétude du cœur, la sérénité et ainsi de suite. Et la deuxième composante, c'est la patience comme on a mentionné. Donc ici, Allah Azza wa il donne un ordre. « chercher Cherchez l'assistance et l'aide dans sabr dans la patience, entre autres ainsi que la salat. » Et Allah Azza wa il dit aussi « Wasbir wa ma sabru illa billah »« Sois patient et ta patience n'est que par Allah » Il va revenir sur ça dans un petit moment Inch'Allah, être patient Par Allah, qu'est-ce que ça signifie Sabrubillahi Subhanahu wa ta'ala, on parlera donc de ça Dans un instant, Inch'Allah Numéro 2, deux, deuxième formule Deuxième forme de traitement Au sujet de la patience dans al Coran, Al-Karim, c'est lorsque Allah Azza wa Il nous dit ce qu'on appelle C'est nahi c'est la, la requête de ne pas faire, c'est le contraire De l'ordre, c'est l'autre façon De donner un ordre, parce que Dans, euh, bien sûr, lorsqu'on donne un ordre, c'est soit un ordre affirmatif « tu devrais faire, tu dois faire » ou un ordre de négation « ne fais pas ». Cet ordre de, nég de négation, c'est ce qu'on appelle un « nahi ». Parfois, Allah Azza wa il nous dit de ne pas faire ce qui est contraire à la patience, ce qui va à l'encontre de la patience. Comme lorsqu'Allah Azza wa il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Fasbir kama sabara ulu l mina russuli wala testa'adil lahum. Allah Azza wa Dil, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète Muhammad, que la paix regne sur lui. Fasbir, sois patient comme les messagers avant toi qui étaient doués de volonté, de détermination. Les messagers les plus déterminés qui, en plus du prophète alayhi wa sallam, sont au nombre de quatre. Donc au total, ils sont cinq qui pourraient nous les citer, dans l'ordre chronologique, historique, ces cinq prophètes. Le dernier, bien sûr, c'est Muhammad alayhi wa sallam. Les quatre premiers, qui sont-ils Les quatre messagers. Moussa alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi wa sallam, Isa alayhi salam sallam, Nuh, alayhi Donc là, on va les mentionner de façon organisée chronologiquement. Noé, prophète Noé. Après ça, c'est Ibrahim, prophète Abraham. Après ça, c'est Moussa, Moïse. Après ça, c'est Isa, Jésus, alayhi wa Et le cinquième qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa Allah, Azza il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Sois patient comme ces prophètes-là qui sont ulul azmi. Ils ont été patients avant toi. Ils l'ont été. » Soit déterminé, de, de, soit équipé de détermination et de patience. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, Ne fais pas le istirjel. Istirjel, c'est lorsque tu te précipites. Tu te précipites, ça veut dire, tu te précipites à avoir le, le résultat. Tu dis, mais ça fait longtemps que j'attends et qu'il n'y a rien qui arrive. Donc là, ça va un peu contre... La patience. Donc, Allah Azza wa il dit « Sois patient et ne fais pas l'istirjel. » L'istirjel, c'est l'impatience. Tu commences à dire « Mais ça fait longtemps que j'attends la promesse. Ça fait longtemps que j'attends. » Donc, Allah Azza wa dit « Non, il ne faut pas faire ça. »« La t'istirjel lahum. » Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ. Ce contexte, cette aya, dans le contexte de guerre. Allah subhanahu wa taala il dit aux soldats de l'armée de l'Islam, des musulmans, de ne pas faire ta'uliyatu al-adbar. C'est quoi? Ça veut dire de ne pas prendre la fuite, parce que dans, dans une guerre, le, les soldats qui prennent la fuite, ils vont mener vers quoi? S'il y a des soldats, si les soldats commencent à fuir la guerre, qu'est-ce qui va arriver Il va avoir la défaite. Donc c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il dit فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ تُوَلُّوهُمْ c'est celui qui va tourner son dos et qui va fuir la bataille. Donc ça c'est contraire à la patience. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا أَعْمَالَكُمْ N'abolissez pas vos bonnes œuvres. Entre autres, c'est quoi abolir les bonnes œuvres C'est lorsque quelqu'un il va arrêter une bonne œuvre sans raison il y a des bonnes œuvres qu'on ne peut pas cesser qu'on ne pas arrêter qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'on les a débutées même si en effet le, le comme plus cum bonus exemple la prière Pri, prière surérogatoire pas les prières obligatoires prière obligatoire c'est évident mais même les prières surérogatoires si quelqu'un il a l'intention de faire une prière de 2 rak'a il dit Allah akbar commence à prier, après ça dit, ah, j'ai le goût peut-être d'arrêter la prière, de refaire la prière plus tard. On ne peut pas faire ça. Comme Allah Azzawajil dit qu'une fois qu'on commence l'action, il faut la terminer. Il y a des actions parce que ça, ça va encore une fois à l'encontre de la patience. Quelqu'un qui s'impatiente, il va abolir la bonne œuvre en tant que telle. Numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines ayats, dans certains versets du Qur'an, Il fait les louanges, il parle du bien des gens qui sont patients, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « as-sabirina wa as-sadiqin ». Dans plusieurs ayats du Coran, Allah azza wa ta'ala parle beaucoup de bien de ceux qui sont patients. Numéro 4, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde, il promet, il garantit son amour pour ceux qui sont patients. « Wallahu as sabirin ». Allah, il aime ceux qui sont patients, aussi simple que ça. Ça, on peut se rappeler de ça, c'est simple, c'est facile à retenir. Wallahu yuhibbu Allah, il aime les patients. Lorsqu'on s'impatiente dans la vie, c'est ça les règles qu'on doit s'auto-instruire. Parce que parfois dans la vie, tu as, tu as besoin d'être ton propre imam, ton propre cher. Ça veut dire que tu as besoin de faire des rappels à toi-même. Chacun de nous a besoin de se faire des rappels à soi-même. Dans pas dans différentes situations de la vie, on peut pas toujours avoir quelqu'un qui va dire fais-moi un rappel, encourage-moi, fais-moi je sais pas. Donc, il y a des des principes de base comme ça qu'on peut retenir. Allah, il aime ceux qui sont patients. as Si tu es patient, Allah Azza wa il t'aime. Subhanahu wa ta'ala. Aussi numéro 5, Allah Azza wa il garantit qu'il est avec ceux qui sont patients ma'ia Allah azza wa jalla il est avec ceux qui sont patients ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il les soutient celui qui est patient Allah azza wa jalla il est avec lui il le protège il le soutient subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa jalla il dit dans le Coran Karim wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin wa qala ta'ala wallahu ma'a as-sabirin numero 6 ikhbaruhu bi anna as-sabr khayrun li ashabihi Allah azza wa jalla il nous dit dans plusieurs ayats que la patience est meilleure pour nous on a deux options qui sont patience ou impatience laquelle des deux options nous en aime c'est l'impatience celle que nous en aimons en tant qu'être humain a... c'est l'impatience La plupart des êtres humains, dans la plupart des situations, après un certain niveau qui, bien sûr, ça dépend, ce, ce niveau-là de, de tolérance, de résistance, ça dépend d'une personne à une autre, d'une situation à une autre. Mais en général, la plupart des êtres humains, ils préfèrent l'impatience à la patience. Parce que l'impatience est plus facile que la patience. La patience, ça demande encore une fois de la résistance, un sacrifice de la volonté. En tant qu'être humain, on aime se relâcher et dire je préfère juste laisser tomber. Allah Azza wa il nous dit que la patience c'est meilleur pour nous comme lorsqu'il dit wa Ta'ala in sabartum lahu khayrun sabirin Et "Wa khayrun lakum in kuntum être patient c'est mieux pour nous. Numéro 7, Allah Azza wa il dit que ceux qui sont patients, Allah subhanahu wa Ta'ala va les récompenser. Pas seulement selon leurs bonnes œuvres, Allah Azza wa va les récompenser selon leurs meilleures œuvres. Il dit subhanahu wa ta'ala « Ceux qui sont patients, Allah il va leur donner leur récompense avec le, les meilleures de leurs bonnes œuvres le jour du jugement dernier. » Numéro 8, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que « La récompense de ceux qui sont patients, n'a pas de limite c'est Allah Azza wa qui connaît c'est quoi la véritable récompense de la patience, ça veut dire c'est une patience qui est énorme, elle est multipliée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça il dit subhanahu wa ta'ala numéro 9 Allah Azza wa il donne la bouchra il promet le bien la bouchra c'est lorsque tu dis à quelqu'un tu vas avoir de bonnes nouvelles, tu vas voir Ça c'est elle al bouchera. Allah azawajalla, il dit ouah beshiris sabirin. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, parce que encore une fois, la patience, souvent, elle prend cette forme-là de difficulté. Et cette difficulté-là, elle peut attirer une certaine forme de de tristesse que c'est dur. Pourquoi je C'est un peu l'aspect négatif, mais Allah Azza wa Jal, il dit que après ce moment-là de patience, qu'est-ce qui va arriver Il va y avoir les bonnes nouvelles, les bons résultats qui vont être, qui vont être tirés. Étudier à l'université, est-ce que quelqu'un peut réussir de façon authentique à l'université sans avoir de patience Parce ce que quelqu'un peut accomplir un diplôme, étudier sans avoir de patience Ça demande de la patience. Mais la bonne nouvelle, c'est à la fin que tu vas récolter les fruits en tant que tel. Parce qu'au quotidien, se préparer à chaque examen, faire chaque lecture, venir à chaque jour et ainsi de suite, ça c'est même dans les choses de la vie du bas-monde que si on n'a pas de patience, on ne pourra pas atteindre les résultats en tant que tel. Numéro 10, Allah Azza il garantit... La victoire avec la patience, comme mentionné dans le Coran, et aussi comme mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?« Wa'alam anna al-nasra ma'a al-sabri »« Wa'alam anna al-nasra ma'a al-sabri »« Sache donc que la victoire vient avec la patience. » Encore une fois, des principes de base, que ça a l'air que plusieurs musulmans de nos jours ont oublié ces principes-là. C'est pour ça, si on va être honnête et dire la vérité crue, malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont plus de patience. Surtout la patience dans la vérité, dans les bonnes choses. Parce qu'ils voient la patience comme étant un fardeau. Mais ils oublient que la victoire, les fruits, tu vas les prendre avec la patience. C'est pour ça qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Sache que la victoire, elle vient avec la patience. » Ils sont ensemble, ils viennent ensemble. La patience amène la victoire. Et aussi dans l'autre hadith, dans l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ça, encore une fois, c'est principe à, à retenir toujours. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la victoire égale la patience d'un moment. C'est un moment de patience qui va ouvrir les portes de la, de la victoire. C'est clair Taïm. Euh, dans euh, numéro 11, il dit wa que ceux qui sont doués de patience, c'est eux vraiment les gens qui ont la détermination. Azm. La détermination ce n'est pas des paroles, je peux dire je suis quelqu'un de déterminé, mais je vais être éprouvé vraiment lors des difficultés, c'est là où on va tester ma détermination de par ma la patience comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit man la détermination alors ça vient encore une fois avec le sabr avec la patience numéro 11 Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que Le grand gain et la grande récompense auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala et être sur le droit chemin ça vient avec la patience. Allah Subhanahu wa ta'ala il dit wa ilakum thawabullah khayrun liman amana wa 'amila salihan wa ma yulqaha wa la yulqaha illa as Ça c'est dans le contexte de cette ayah là, c'est dans l'histoire de Qaroun, vous connaissez Qaroun Qarun, dans la surah al qasas à la fin, vous pouvez trouver dans le Coran, cherchez surah al qasas à la toute fin, l'histoire de Qarun. Qarun, c'est un homme du peuple de Moïse, de Moussa, alayhis salam. Cet homme-là, c'était quelqu'un d'extrêmement riche, extrêmement riche. Beaucoup de puissance et beaucoup de, de richesse. Et jusqu'au jusqu point où il est devenu une fitna, une épreuve pour les gens. Parce que beaucoup de gens commençaient à être émerveillés par les richesses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées. Et pire que ça, lui, lui n'était pas une bonne personne. C'était une mauvaise personne. C'était quelqu'un d'arrogant, d'orgueilleux, pas quelqu'un de reconnaissant. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient Eh bien, oh, si seulement on avait comme ce que Karoun il. On aimerait tous être des Karoun. Si Karoun il existait aujourd'hui, il aurait un compte sur Instagram, et YouTube, et ça y a des Ils font des, des entrevues avec lui dans les médias et ainsi de suite. Et là, tout le monde a faire like, like, Karoun, partager de ce que Qaroun il a fait aujourd'hui, ce que Qaroun il a mangé, ce qu'il a acheté comme meubles et ainsi de suite. Et tout le monde dit quoi La réussite c'est Qaroun, il faut être comme Qaroun. Oh mon fils, il faut que tu sois comme Qaroun un jour, il faut réussir comme Qaroun et ainsi de suite. Et là, il y avait un groupe de gens qui avaient la raison, qui avaient la science. « Qalalladina » Oo, till Gärna, vilka som fått Allahs bästa för de som är ömna och gör sättliga. Kommer vi att göra? Glöm inte att uppmärka dig. Så vad som är bäst framför Allah är att det är rekompenser för de som gör C'est la récompense auprès d'Allah Azzawajal en ayant la foi, en faisant les bonnes œuvres. C'est pas par j'ai de la richesse et je consomme et j'achète et ainsi de suite. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça ce qui définit la, la réussite. C'est pour ça, après ça, Allah Azzawajal dit quoi وَمَا illa as أَصَّابِرُونَ Ça, ça demande de la patience parce que les gens, la majorité des gens ne seront pas patients. Ils veulent juste être comme قارون, obtenir le résultat coûte que coûte, peu importe les façons, je veux juste être comme Karun et avoir les mêmes délices et les mêmes richesses que Karun. Après ça, Allah Azza wa jalla numéro 13 aussi, dans certaines ayats, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ceux qui bénéficient vraiment, ceux qui apprennent des leçons de Al-Ibar, les leçons de l'histoire entre autres, c'est ceux qui ont la patience. Lorsque Allah orden ossit i historien om de saker, så gjorde vi dem åkade och visade dem alla visade. Det finns i det här det är ett medel som är för alla särskilda. Det är ett medel som är för alla Ça nous aide, comme ils disent, l'histoire ça se répète, ça c'est vrai, l'histoire ça se répète, c'est ce qu'on appelle les sunnans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a établi des principes, des règles dans cet univers, dans cette vie du bas monde, et il n'y a personne qui peut sortir de ces règles-là. C'est des règles qui sont des règles de cause à effet, à conséquence. Et l'histoire se répète, c'est des modèles, l'histoire, les civilisations, euh, l'histoire des individus, ainsi de suite, c'est des modèles. Ce qui change c'est quoi C'est les couleurs, les lieux, la date, l'heure, le nom de la personne, n'est-ce pas La combinaison de la scène, si on peut, si on peut dire ainsi. Mais en réalité, l'idée même de l'histoire, ça se répète, ça va, ça, ça a toujours été comme ça et ça sera tout, toujours comme ça. Mais pour beaucoup de personnes, tu as beau leur rappeler l'histoire, dire, tu peux apprendre de la situation de telle, du cas de telle, de la civilisation telle, Mais pour eux, ils ne veulent pas apprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas apprendre Parce que méditer, ça prend du temps. Attendre les conséquences qui vont arriver, ça prend du temps. Et de ce fait, ça prend de la patience et la plupart des gens n'ont pas cette patience-là qui est requise pour, être, pour avoir cette raison en quelque sorte. Numéro 14. C'est comme, euh, comme un peu... Euh, vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui aiment la réussite facile, qui, aiment, qui pensent qu'ils peuvent se faire de l'argent facilement, devenir très riches facilement, qu'à 17 ans, tu peux, tu peux avoir une Ferrari et euh, je sais pas, et telle, et telle et telle chose, être plus riche que ton père, que tes parents, sans avoir à travailler ainsi de suite, sans avoir à bosser, à apprendre dans la vie. Ça, c'est quoi Tu peux lui dire, mais attention, les, les méthodes que tu es en train de suivre, ça ne mène pas Loin, ça va t'amener peut-être des conséquences, des résultats tout de suite, rapidement, mais à plus long terme, tu vas payer très très cher, tu vas payer très très cher. Et pour plusieurs de ces personnes-là, lui, il n'a pas la patience d'attendre à plus, à plus longtemps, plus loin dans ma vie. Il ne veut pas penser le jour où il va avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il ne veut pas veut penser à maintenant. Il veut avoir tout de suite les résultats et les conséquences. Ça, c'est un manque flagrant de patience, encore une fois, qui s'illustre dans, dans la vie. Numéro 14. Allah Azza wa nous informe aussi que les gens du paradis, ils vont mériter leur récompense. Ce que Allah Azza wa va leur donner, ça sera de par leur patience. C'est pour ça que les anges vont accueillir et vont recevoir les gens du paradis à leur arrivée et il dit subhanahu wa ta'ala wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum ils vont leur dire salam alaykum paix sur vous paix, paix sur vous ça c'est pour votre patience bima sabartum de par votre patience vous avez eu accès à à cette récompense auprès d'allah subhanahu wa ta'ala numéro 15 extrêmement importante yurithu sahibahu darajat al imama pour avoir l'imam. C'est quoi l'imam Est-ce que quelqu'un est quoi ce statut-là de l'imam Est-ce que quelqu'un pourrait nous l'expliquer Si vous avez déjà entendu parler de ce mot avant ça. Leadership. Très bon, très très bonne traduction. On pourrait dire que c'est le leadership, l'imam à tout. L'imam, c'est quoi Comme ils disent, c'est être comme le chef, être la personne la plus importante bila imara sans avoir de position officielle c'est un leadership informel mais ici dans l'aspect spirituel dans l'aspect de la foi de al iman qui pourrait nous mentionner certains certains êtres humains qui ont eu al imama <coughs> Ibrahim alayhi salam n'est-ce pas Ibrahim alayhi salam prophète Abraham imam, n'est-il pas un leader pour nous Ibrahim a.s. n'est-il pas un exemple pour nous on, on veut le suivre, on veut être comme lui. N'est-ce pas Donc ça c'est des C'est donc le, le, le mot imam hein, au sens plus pratique de nos jours. On, on le, on, il fait plus référence au imam de la prière, de la mosquée, mais vraiment en réalité, dans la religion de Allah, c'est beaucoup plus profond que ça. La vrai imam, hein, la imam crédible, c'est lorsque quelqu'un, Allah, Azzawajal, il lui donne ce, comme tu dis, ce leadership informel. Et ça, c'est un don d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ne peux pas acheter ça. Ça, ça ne s'achète pas. Encore une fois, ça ne s'achète pas avec... Euh, Euh, avec avec des des pages sur les réseaux sociaux et avec des gens qui vont te suivre et ainsi de suite ça c'est pas imam ça c'est des des des gens qui te suivent par, par des clics c'est pas des cœurs qui te suivent mais des cœurs qui te suivent de façon profonde c'est ça al tout fid din et ça c'est quelque chose qui dépasse le temps, qui traverse les siècles. Tout comme Ibrahim a.s, il était imam ça fait des siècles et il est encore imam aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Pour arriver à ce statut de l'imam qui est un niveau très très élevé Comment arriver à ça Il y a deux conditions, c'est le sabre, la patience ainsi que le yaqin, la certitude bis bis sabr wal yaqin tunalul al imama fi al din pasko Allah azza wa jalla ildi wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sabr sabr wal yaqin pourquoi la certitude la certitude c'est parce que celui qui vise à arriver à ce statut là il a la certitude que la promesse d'Allah azza wa jalla elle est véridique que les conséquences seront là, que les résultats vont être là. Mais il sait que ça va demander du travail, ça va demander des sacrifices. Et de ce fait, il a besoin de s'équiper de patience. Mais ce qui motive sa patience, c'est quoi C'est la certitude d'arriver au résultat en tant que tel. Donc, tout statut, entre guillemets, qui se prend de façon rapide, brève, arrachée, c'est du faux. Ça va partir rapidement. Ça doit passer par ces deux conditions-là, la patience ainsi que la certitude, le yaqid en Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, numéro 16, il nous dit ici que le sabre, la patience, c'est tellement cité dans le Coran karim que c'est combiné aux différents concepts clés de la religion. Dans certaines ayats, Allah a mentionné il a associé le sabre avec l'islam avec l'islam dans d'autres ayats avec le iman la foi dans d'autres ayats avec le tawakkul la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres ayats le sabre s'est mentionné avec attaqwa avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa il nous dit en passant wa tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaydhum les ennemis de l'islam ceux qui te veulent du mal parce que tu es musulman avec deux conditions ils peuvent pas te faire du mal. C'est quoi ces deux conditions là? In wa tattaqu. Si tu es patient et que tu as la Taqwa, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dépasses pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que dans certaines narrations Le iman, l'iman, l'un sabr Il n'y a pas de iman, il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas la patience, pour celui qui n'a pas le sabr. Dans le hadith du prophète صلى الله le sabr est décrit comme étant diya diyaun, qui pourrait nous traduire le sens de diya sabr diyaun. Clarté. Très bien. Lumière. Donc, lumière, mais dans la langue arabe, il y a plusieurs mots qui réfèrent à la lumière. Le mot le plus connu étant al-nour, n'est-ce pas donc? Nour, c'est la lumière, comme dans sourate surat nour Par contre, ici, dans le même hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit La salat est un nour, est une lumière qu'il a nommée comme un nour. Le sabr est un Diyah, c'est une lumière aussi mais c'est un « Diyar » Quelle est la différence entre ces deux mots-là qui a priori on les traduit de la même façon On dit la prière est une lumière et la patience est une lumière mais en réalité le hadith il mentionne deux mots différents « Nour » ainsi que « Diyar » Les savants ils ont remarqué que dans le Al Coran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que le « qamar, la lune est source de « Nour » Tandis que le soleil est source de dhiyah, deux lumières, un qui est nour, l'autre qui est quoi Dhiyah. Les savants, ils disent c'est quoi la différence entre les deux La lumière de la lune, c'est une lumière qui est tendre. La lumière du soleil est une lumière qui est chaude, qui peut brûler à la limite. Pas à Montréal en février, certainement pas, mais dans d'autres lieux du monde, le soleil, la lumière du soleil peut, peut littéralement brûler la personne. Alors les savants ils disent, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a différencié ces deux mots ici, lorsqu'il a parlé dans le hadith C'est parce que, contrairement à la prière, la prière qui est une expérience purement positive, en plus qu'elle illumine le chemin, c'est une expérience qui est paisible pour la personne. La patience, elle brûle parfois. La patience peut être dure, peut être amère. Vous comprenez Est-ce que vous voyez la différence entre les deux La patience est source de lumière, de guider, mais en réalité parfois la patience, elle est c'est quelque chose qui brûle, c'est difficile. C'est pour ça, remarquez dans le hadith du prophète, lorsqu'il nous a parlé des étrangers, Les étrangers c'est bada' al-islamu ghariban wa kama bada fa tuba lil ghuraba' Il nous a dit Alissat Salam que l'islam il a commencé étrange au tout début les gens ils trouvaient l'islam étrange qui est cet homme Mohammed qui sont ces gens-là avec lui qu'est-ce qu'ils sont en train de nous inventer comme religion Et il a dit Alissat Salam l'islam vers la fin des temps va redevenir étrange Et il a expliqué que À un certain moment donné, l'islam va être tellement étrange que ceux qui vont s'attacher à l'islam, ils sont comme des gens qui s'attachent à quoi Qui tiennent quoi Une braise. Ce n'est jamri, quelqu'un qui tient une braise. Imaginez, regardez, si tu donnes à quelqu'un un défi, tu vas lui dire « je vais te payer » tellement temps quelque chose de bien bon moment comme ça mais comme défi pendant une minute tu vas tenir une braise dans ta main tu dois la garder pendant une minute qu'est-ce que la personne aura besoin pour réussir à ça patience sabre mais est-ce que la patience ici va être est-ce que la patience ici va être quelque chose de, de tendre de doux Ça va brûler, n'est-ce pas C'est pour ça qu'il dit, alayhi sallam, que vers la fin des temps, celui qui va s'attacher à sa religion, c'est comme celui qui tient une brève. Ça veut dire, c'est comme s'il est tenté de lâcher ça à n'importe quel moment. Mais à chaque fois quoi, il prend au prochain souffle, au prochain souffle, jusqu'à ce qu'il va arriver, taala, et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith du prophète alayhi salatou salam il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam man man celui qui s'efforce à être patient Allah azza wa jalla va l'idea être patient de ce hadith qu'est-ce qu'on apprend on apprend que la patience ça s'apprend si quelqu'un dit la patience c'est difficile oui c'est difficile c'est pour ça que la patience est parmi ces Actes d'adoration là, que c'est cité très clairement dans le Coran, qu'on a besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour être patient. Tout ce que moi je dois faire, c'est quoi C'est m'efforcer à être patient. Allah Azza wa il va me donner de la patience. Yum didka, dans regardez, il y a des ayats. Ça c'est aussi un concept très très important. C'est comme, euh, imaginez, c'est comme... Euh, Comment, comment ça se dit en français le supply chain la chaîne, chaîne d'approvisionnement c'est comme la chaîne d'approvisionnement tu as besoin d'être de recevoir plus de stock lorsque Allah Azza wa nous apprend le doua l'invocation liée à la patience demandez à Allah Azza wa Jal de verser sur nous de la patience vous comprenez c'est comme si la patience tu as toujours besoin de stock de plus parce que ça se dépense rapidement tu as besoin de stock de plus alors comment ça vient ça Man yata sabbar, celui qui s'efforce à être patient Allah va lui donner la patience il sera patient c'est normal de dire mais c'est trop dur pour moi d'être patient ça c'est quelque chose de normal mais il ne faut pas lâcher il faut s'essayer et Allah c'est lui qui nous donnera plus de patience afin de pouvoir continuer. Encore une fois, si on revient au hadith, au euh, texte prophétique qui nous parle du pratiquant ou bien du musulman, du croyant vers la fin des temps. Dans un autre hadith, le prophète صلى alayhi wa sallam, il nous a dit que vers la fin des temps, il va avoir des épreuves qui vont des épreuves grandissantes. Ça veut dire chaque après chaque épreuve, il va avoir une autre épreuve encore plus plus grande et il raququeu بعضها بعضا et c'est ici dans le hadith le prophète sallalahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il dit il dit, chaque fois que il va avoir une nouvelle épreuve le croyant va dire quoi je vais lâcher ici c'est cette épreuve qui va me détruire c'est là où je vais périr ça veut dire il voit que cette nouvelle épreuve il n'est pas équipé de patience pour pouvoir Faire face à ça, elle est trop dure, elle est plus grande que celle qui était avant. Et après ça, cette patience, elle va, cette épreuve, elle, elle va passer. Pourquoi est-ce qu'elle va passer Parce que Allah Azza wa Jalla va lui donner plus de, de patience. Vous comprenez Est-ce que l'idée est claire Ça veut dire qu'il faut... C'est normal de penser qu'on n'a pas assez de patience, c'est que c'est trop difficile, mais ce n'est pas normal de de lâcher. Parce que si tu es sincère, Allah Azza wa il va t'aider à surmonter des épreuves que tu ne pensais pas pouvoir surmonter dans ta vie. C'est clair Donc la patience, c'est comme si Allah Azza wa il nous approvisionne de patience seulement selon le besoin. C'est comme si ce n'est pas quelque chose qu'on qu stocke comme ça et qu'on en a trop, on a trop de patience. Donc de ce fait, non. Allah Azza wa nous donne la patience Selon le besoin, selon la situation, le plus que nous en est sincère, tout ce qu'on doit faire nous, c'est de s'efforcer au début à être patient. C'est Allah Azza wa qui va nous aider à continuer par la suite. Dans le hadith aussi authentique du prophète, wa sallam, il dit Ce hadith très connu, on l'a déjà cité dans d'autres halaqas, mais on le répète encore une fois, c'est que le croyant, il est toujours gagnant. Toujours, il y a deux situations. Dans les deux cas, pour le croyant, c'est win-win. Gagnant, gagnant, il dit le prophète alayhi wa sallam, lorsque le bien lui arrive, le touche, il va être reconnaissant. Shakara, fa dhalika khayran Et c'est bien pour lui. Et s'il y a du mal qui lui arrive, le croyant, il va être quoi Sabara, il va être patient et ce sera aussi bon pour lui. Le mécréant, celui qui n'est pas croyant, qui n'a pas le hymen, lorsque le mal va lui arriver, il va avoir tendance à paniquer à s'impatienter, lorsque le bien va lui arriver, il va avoir patience à devenir arrogant, à dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire ce qu'on appelle ici al-batar, ça veut dire exagérer et être non reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous a informé de la nécessité de comprendre que as-sabr, la patience, c'est requis Dès le premier moment, c'est là le moment le plus critique, ça veut dire le moment du choc. Ça veut dire ici comme expliqué dans le contexte du hadith, je ne vais pas citer le hadith, il est un peu lent, mais juste pour résumer l'idée du hadith ici, si quelqu'un il perd un proche, si quelqu'un il perd un proche, quelqu'un de très cher, ou quelqu'un perd une... Quelqu'un, il voit sa maison partir en flamme, en feu, tout est parti. Mon argent, mon travail pendant plusieurs années, c'est parti comme ça en l'air. Ta patience, s'il y avait un laboratoire pour calculer la patience ici, pour faire des tests de patience, eh bien, ceux qui travaillent dans ce laboratoire, ils doivent se présenter au premier moment. Pour prendre quoi Pour faire le test de la patience. Ce n'est pas deux jours, trois jours après que la personne va dire « Alhamdoulilah, je suis patient », si tu n'étais pas patient au premier choc, c'est trop tard, ça veut dire que officiellement, tu n'étais pas patient. C'est clair, parce que en réalité, chaque être humain va finir par devenir patient. N'importe quel mal qui nous arrive dans la vie, on va finir par devoir l'accepter. On ne peut pas vivre avec, avec, quoi avec, avec la tristesse pendant 50 ans. On va, on va devoir accepter cette chose-là et passer vers une autre étape. Donc, l'idée de l'épreuve, c'était au tout début. C'est là où notre foi est vraiment testée et vraiment éprouvée. Si quelqu'un, au premier moment, il perd sa raison, comme on dit, il perd sa foi, il dit des choses que Allah Azza wa n'aime pas, il fait des choses que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, cette personne-là n'a pas été patiente. n'a pas été patiente. Donc, C'est pour ça, en passant, les savants aussi, ils recommandent parmi les pratiques ici, c'est se préparer psychologiquement. Ça veut dire, dans la vie, ne rien prendre comme acquis pour toujours. Qu'on est des êtres humains et que tout ce qui arrive aux autres êtres humains pourrait nous arriver à nous aussi un jour. Il ne faut pas tout prendre pour acquis, que ma vie va toujours être comme ça. Il faut se préparer qu'il va y avoir des choses que moi je n'aime pas, qui vont m'arriver dans la vie, et je dois être prêt à être patient et à me maîtriser, à préserver ma foi. Insha ou Subhanahu wa Taala. Après ça, c'est Allah azza wa qui va nous aider. Subhanahu wa Taala. Et entre autres, comme il dit ici, fa'ilna Qu'est-ce que la patience, elle apporte de bien? La vraie patience, encore une fois, celle qui est au premier choc, au premier moment. Numéro un, 'anhu musabahu. Ça apaise la La difficulté, ça apaise, ça nous aide à digérer le choc au premier moment et de deux aussi ça multiplie notre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le contraire, la panique, les plaintes, les tachakki qu'est-ce que ça nous fait ça nous fait souffrir, ça nous fait souffrir, ça nous fait payer, même parfois des conséquences plus tard. Si moi, quelque chose de grave m'arrive dans ma vie aujourd'hui, que je ne vais pas être patient au tout début, il se peut que je vais perdre ma maîtrise, je vais perdre ma raison, je vais faire des choses pour lesquelles je vais payer plus tard. Vous comprenez je vais devoir, Ça va rester avec moi, je vais aggraver ma situation. Celui qui est patient qui garde sa raison, qui garde sa foi et sa sérénité, ça va l'aider à surmonter rapidement le, le choc et à passer à autre chose. Tu avais une question, Arfi? Oui. Je veux dire, est-ce que si hop, je vois le premier est-ce est toujours dans la première catégorie? Un petit ah, je dis un hop, un down en fait, un petit down, Bon, il y a pas y a pas une courbe ici précise bien sûr qui va définir à la à la milliseconde mais en gros ça reste c'est c'est le premier moment. Ça veut dire c'est le moment de surprise. Tu comprends C'est ça qui va ça pourrait durer quelques secondes, quelques minutes dépendamment de de la chose tant que la personne lors de son premier moment de de surprise elle réussit à se ressaisir rapidement, elle est patiente inshallah subhanahu wa ta'ala. Oui, achi. Wallahu a'lam. Oui. Excellente question. Donc, si on peut avoir un exemple du comportement à adopter, quel est le comportement à adopter si quelque chose de mal m'arrive dans ma vie La meilleure réponse que je peux te dire, mon frère, c'est le dua, l'invocation que le prophète sallam, nous a appris affaire et avant ça aussi ce qui est dans le Coran Allah Azza wa nous dit que, ladina idha asabatuhum musiba inna lillahi wa inna ilayhi un. lorsque une catastrophe leur arrive qu'est-ce qu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nous appartenons à Allah et on va vers Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire, regarde, bien parce que ta question m'a important et si c'est tellement fréquent et subhanallah ça n'a rien de bien dans la vie des gens il y a des gens qui vraiment peuvent être en colère contre eux-mêmes contre leurs enfants lorsque un plat tombe par terre et se casse à la maison juste un plat qui est tombé par terre un verre est tombé par terre et c'est et c'est brisé et la personne sera quoi en colère elle sera en fureur mais là si on se rappelle même lorsque on perd un être humain pas un verre ou un plat lorsqu'on perd un être humain qu'est-ce qu'on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un <rire> c'est quoi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un on appartient tous à Allah donc que ce soit l'être cher que je viens de perdre ou que ce soit le plat que je viens de perdre en réalité Tout appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était un prêt. Allah me l'a donné pour un certain moment donné. Et après ça, et tout va revenir vers Allah. Que ce soit l'être cher ou que ce soit le plat qui vient de se, de se briser. Si c'est normal de perdre un être humain, parce que الموت, chaque être humain va mourir un jour, chaque plat va se casser un jour, va se briser un jour, et il n'y a pas lieu de faire toute une scène et à nuire à une relation de famille entre êtres humains et ainsi de suite pour un plat, pour de l'argent qui vient de se briser de façon accidentelle. l'autre chose aussi dans le dua, comme j'ai mentionné du prophète wa sallam, il nous a appris à dire Allah il a décrété et ce qu'il veut Il le fait, subhanahu wa ta'ala. Allah. Käder Allah. Du såsittar kädar Allah. Tout ça, c'est un inte d'Allah. En fait, pas que Allah som som som som som qui a som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som som me suis pas mis dans cette situation, dans le trouble, je n'ai pas à m'en vouloir ou à être en colère ou à paniquer ou autre chose. Il faut comprendre que ça fait partie de, de la réalité de la vie, que tout comme on va gagner des fois, on va perdre des fois. On va avoir parfois de bonnes nouvelles et parfois de mauvaises nouvelles, des événements qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. C'est ça la nature de cette vie du bas monde. Ce n'est pas une vie qui est fondée sur... Euh, sur des faits idéaux dans lequel tout ce qu'on aimerait avoir va arriver sinon parce que ça va vouloir dire que nous on a écrit notre propre destin, on a écrit notre kadal ce qui n'est pas le cas, c'est clair Oui, il y avait une question Il y avait une question Oui, exactement. Oui. Excellent. Barakallahoufi. Comme c'est ça. Donc toujours lors de ce premier moment, le premier choc de ne pas faire cette erreur comme la sœur le dit très fréquente de dire pourquoi ça m'arrive juste à moi. De un, le pourquoi. C'est faux de se poser le pourquoi, parce que c'est Allah qui écrit le qadr. On ne va jamais connaître les réponses à tous les pourquoi. Donc, on connaît juste qu'Allah, Azza wa c'est lui le plus sage. Et la deuxième chose, ce n'est pas vrai que ça t'arrive juste à toi. Au même moment que ça t'est arrivé à toi, c'est arrivé à des milliers d'autres personnes à travers le monde. Okay? Combien de... Peut-être, si vous avez du temps, vous pouvez juste... Si quelqu'un veut... Je suis certain que c'est facile à trouver comme statistique. Combien d'êtres humains meurent à travers le monde à chaque minute okay? Donc, ou à chaque seconde même. Parfois. Donc, à, à, chaque, à chaque instant, il y a des gens qui sont en train de mourir, d'avoir des accidents. À chaque instant. C'est faux de penser que ça m'arrive juste à moi des choses qui sont mauvaises. C'est la nature de la vie. Ce n'est pas parce que je ne vois pas devant moi maintenant quelqu'un en train d'avoir la même chose que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ça m'arrive à moi. Demain, ça va arriver à quelqu'un d'autre lorsque moi je vais être en train de rire ou de jouer ou euh, en vacances, en voyage, quelqu'un est quelqu'un qui est en train de passer par une par une difficulté. C'est la nature de la vie. Oui, Akhi. Est-ce que le douā ou les paroles que la soubhānallāh a dit à la mort de son fils et de la vie, est-ce que par exemple elle l'aïe en fait Est-ce que tout ça c'est considéré comme un douā ou c'est des paroles que la soubhānallāh a dites euh, dans la dimension Je ne pense pas que c'est un douā. Allāhu alem. Allāhu alem. Je suis pas sûr. Ça, je ne sais pas si c'est des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé ou si ou c'est un doa Allah je ne sais pas. Non. Après ça, as al-sabru » Maintenant, As-Sabr dans la langue arabe. « al-sabru Comme Comment c'est la langue arabe C'est une langue qui est extrêmement riche. C'est une louratune L'arabe est un émirage, c'est une langue de miracle, c'est pas une langue aléatoire, tout est là pour une raison, c'est extrêmement structuré. Donc le sens de sabr dans la langue arabe c'est al-habsu wal kef c'est la maîtrise, la restriction. Si quelqu'un tu vas le maîtriser, il peut pas bouger, on appelle cette action là quoi sabre On appelle ça sabr, c'est clair C'est pour ça que lorsque quelqu'un, comme ils disent dans la langue arabe, quelqu'un qui meurt emprisonné, on va dire qu'tila sabran. Il était, il est mort en étant emprisonné, maîtrisé. Sabran. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَصْبِرْ نَفْسَكَ Soit, le sens général du, du, du, de la ayah ici, après ça je vais donner, le sens général de la ayah du verset, c'est soit, reste avec, demeure avec, les bons croyants, ceux qui sont en train d'invoquer leur Seigneur les gens sincères qui aiment, avec, qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala qui adore Allah subhanahu wa ta'ala être avec les, la bonne compagnie les bonnes bons, les, les bonnes personnes qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala mais ici la façon de laquelle c'est exprimé dans le verset wasbir nafsaka wasbir, nafsaka ça veut dire c'est comme tu vas, te rest, tu vas te mettre avec eux et tu vas rester avec eux ça c'est le sens de sabr. oui Ja, man säger här att ihbiss nödske med dem, ihbiss nödske med dem. Det är som om du ska ta med dig med dem, du ska begränsa dig med dem och stanna stanna Så det är för att nu att sabborda i religionen. Vilken är betydelsen, definitionen nu Det är tre dimensioner: hjärtat, Les actions. C'est ces sur, sur ces trois niveaux-là que la patience doit être exprimée. Sur le cœur, c'est de ne pas avoir « al-jazah » ou « al-tasakhod ». Al-tasakhod » c'est la frustration. La frustration. Si quelqu'un il est frustré contre le « qadar » d'Allah, contre les faits qui lui arrivent. Notez ici, ce n'est pas être frustré envers des gens. Ça, c'est une distinction extrêmement importante parce que sinon, ça amène vers une compréhension un peu tordue de la patience. Je vais donner un exemple. Si toi, tu as un employé, tu as un employé et que cet employé-là, tu lui as demandé de faire tâche numéro 1 et 2 et 3 et 4, Tu l'as expliqué parce que ça, c'est très important afin que le produit ou afin que cette, cette grande transaction ait lieu parce qu'on a un client qui attend à l'extérieur et il veut faire un grand achat et ainsi de suite. Et tu lui as dit, c'est très important, 1, 2, 3 et 4. Oui, oui, après ça, toi, tu es parti. Et lorsque tu reviens quelques minutes, quelques moments plus tard ou le lendemain ou autre chose, qu'est-ce qui est arrivé La transaction est partie. « Tu as perdu un grand montant d'argent. »« Pourquoi ?»« Parce que cet employé-là n'a pas fait son travail. »« À la place, il est parti au bureau, il était en train de regarder un match de foot. »« Et il a oublié de faire son travail. »« Est-ce que ça, c'est une petite catastrophe qui est arrivée ?»« C'est une perte ?»« Oui, ça demande la patience. »« Premier niveau de patience, ici, c'est dans le cœur. » c'est de ne pas être frustré contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre le qadar d'Allah azza wa et de réaliser, de toujours garder en tête, que si tu n'as pas eu cette transaction, c'est parce que ce n'était pas destiné à toi. Cet argent, cette richesse n'était pas écrit à toi dans le qadar Il n'y a pas lieu d'être frustré contre le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, entre toi et entre Allah, qu'est-ce que tu vas dire Inna lillahi wa inna ilayhi radiu'u Nukaddarallahu wa mashaa Faal Est-ce que tu peux être frustré Contre ton employé qui était en train de regarder Son match de foot A la place de faire son travail Bien sûr que oui Vous comprenez, ça n'a rien à voir ici avec la patience C'est une question ici de justice De droit, tu es payé pour faire Quelque chose, tu as pris un engagement Et sans aucune excuse Tu n'as pas rempli athée Engagement et voilà que je viens de perdre, c'est clair. C'est là parce que ça, ça c'est ce point-là, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas ce point et qui font intervenir des concepts comme la patience ici vous dire mais il faut être patient. C'est une Il fait pas son travail, pas fait sa job, il a une responsabilité. Vous comprenez Je vous donner l'exemple encore plus, plus prononcé pour voir si faire la différence entre ma position envers le qadar d'Allah, le décret d'Allah, et ma position entre la responsabilité d'un être humain qui a fait quelque chose d'injuste, de mal. Un voleur qui rentre chez moi et qui prend mon argent, et qui prend mes richesses, et qui, et qui, et qui, qu'après ça, il se fait attraper finalement Il m'a pris ma richesse, ma richesse, tout ce que j'avais, c'est parti. Moi, qu'est-ce que je dis Je dis Allah wa ma sha'a fa'al. Je n'ai pas à m'en vouloir. Quelqu'un m'a volé de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire J'ai pas à m'en vouloir. Je dis quad Allah wa ma sha'a fa'al. Mais le jour où ils vont trouver ce voleur là, ils vont l'attraper, ils vont le trouver. Il va dire oui, j'ai volé, mais je m'excuse. Moi aussi, je me suis fait voler le même argent. Et tout ton argent est parti. Vraiment, c'est parti. Et moi, je vais être frustré contre lui Qu'est-ce qu'il va me dire Non, il faut être patient en tant que musulman. Tu ne dois pas être frustré, il faut que tu sois patient. Est-ce que ça passe Bien sûr que non, vous comprenez Donc, il ne faut pas mêler les deux choses. Ma position envers le qadr d'Allah, c'est une chose. Ma position envers maintenant les causes. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal... Le, la patience ne, just, ne va pas justifier son action à lui. Ça ne veut pas dire que je dois tolérer les actions mauvaises qu'un être humain a fait. Donc, le premier niveau, comme on a mentionné, de patience, ça s'exprime dans le cœur. C'est de ne pas être frustré et de ne pas paniquer. « Ademul jazar ». Donc, il y a deux choses ici. Il y a « tassachot », frustration, et il y a « al jazar ».« Al jazar », c'est la panique. La panique, c'est quoi Qui pourrait nous exprimer c'est quoi la panique La panique, ça veut dire quelqu'un qui pense que quelque chose de mal lui est arrivé, c'est la fin du monde. C'est la fin de la vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident lorsque quelque chose de mal leur arrive. Parce qu'il n'y a pas de iman. Celui qui a le iman, si quelque chose de mal lui arrive, il ne voit pas que c'est la fin du monde. C'est la fin de la vie. La vie est beaucoup plus vaste qu'une seule chose. La vie est faite de plusieurs étapes. Il y a d'autres choses que nous on ne connaît pas qui vont venir et ainsi de suite. C'est clair oui? Oui. oui. Non le pardon n'est pas obligatoire. Le pardon lorsque quelqu'un te fait du mal, le pardon est optionnel. Voilà. Allah, le pardon, pardonner tes droits qui sont chez les autres, ce n'est pas obligatoire dans la religion d'Allah Azzawud. C'est bien, tu seras récompensé si tu pardonnes, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire de pardonner, vous comprenez Dans la religion, ce n'est pas obligatoire de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait du tort. L'obligation, c'est la justice, tu n'as pas le droit de transgresser. C'est quoi transgresser Ça veut dire, regardez, lorsqu'on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Lorsqu'on parle d'injustice, ça veut dire que quelqu'un a fait du mal, l'autre a, a payé. payé, a subi le mal. Donc, celui qui subit le mal, dans la religion d'Allah Azzawajal, la religion, elle est très très claire, la religion de l'islam que celui qui subit le mal il a le droit de se plaindre et de réclamer des réparations ou justice plus généralement dépendamment encore une fois du caractère du mal. Il a le droit, ça c'est indiscutable. Personne ne peut le blâmer pour réclamer son droit. Contrairement à ce que plusieurs musulmans pensent c'est pas obligatoire de pardonner et c'est pas mal de demander justice. Il n'y a personne qui peut blâmer quelqu'un qui réclame justice parce qu'il a subi injustice. Personne n'a le droit de le faire. Allah Azza wa Jal, il a fait révéler cette religion avec la justice, c'est une juste religion d'équité. La seule chose qu'il y a dans la religion, c'est que c'est Allah lui-même, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Allah lui-même qui encourage le pardon parce que Allah il dit celui qui a un cœur tellement grand qu'il va pardonner, eh bien c'est Allah qui va lui pardonner parce que c'est ça la seule chose qui est quoi Comment on dit Worth it. C'est clair ou non Regardez Quelqu'un, je vais te donner quelque chose de très, très, très, très grave. Quelqu'un a tué ton fils. Un assassin a tué ton fils. Ça arrive. Et dans le système de justice, après ça, bon, ils vont attraper l'assassin. La question qui se pose, c'est, toi c'est ton fils. C'est quelque chose de, qui te touche vraiment dans, dans le cœur. Vous comprenez Si tu aimes vraiment ton fils, est-ce que moi je peux remplacer ton fils en t'offrant 100 000 dollars de réparation Est-ce que 100 000 dollars, ça, ça peut juste faire... Est-ce que 1 million de dollars, vraiment, ça va faire pardonner à tout le monde Peut-être qu'il y a des gens qui vont accepter par quoi Par contrainte, il est pauvre. Moi, j'ai perdu mon fils anyway. Pour nourrir mes autres enfants, je vais accepter 1 million de dollars. Mais dans mon cœur, j'ai quelque chose de très, très grand contre toi. Qu'il n'y a personne qui peut offrir une meilleure quoi Alternative. Il y a des situations dans lesquelles il n'y a personne qui peut t'offrir une réparation suffisante pour que tu dises « Moi, je pardonne de tout mon cœur. » Seul Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça « Man'afa wa ala Allah » Celui qui pardonne, c'est Allah qui va lui pardonner. C'est ça la formule ici. C'est ça la transaction. Toi, tu pardonnes à l'autre et c'est Allah qui va te pardonner à toi parce que toi aussi, tu as fait du tort dans la vie et ce pardon, tu vas le retrouver le jour du jugement dernier. Mais ça, c'est un encouragement. Ce n'est pas obligatoire. Tu ne dis pas à quelqu'un « Pardonne mon frère !» Tu le blâmes comme s'il est en train de... Parce que lui, il a subi un mal, veut dire « Tu dois pardonner !» Ce n'est pas vrai, tu dois pardonner. Ça, ce n'est pas vrai. Allah, il t'encourage. Même dans l'islam, parce que dans l'islam, dans, dans la jurisprudence, les livres de législation qui parlent de faire et ainsi de suite, sur le chapitre, sur le qada. Sur la justice, il y a l'éthique, il y a des règles à ça et le juge en islam, il est subi à ces règles-là et parmi ces règles-là, c'est qu'il ne doit pas contraindre la victime à pardonner ou la faire sentir du mal, mal ou euh, la, la mettre sous pression si elle demande quoi Justice, elle doit être à l'aise de faire son choix elle, la victime, est-ce qu'elle veut pardonner ou bien elle veut réclamer justice, c'est clair Donc, on a dit, premier niveau, c'est dans le cœur. Sabar, c'est dans le cœur. Deuxième niveau, ça s'exprime dans la langue. Maîtriser sa langue pour que la langue ne se plaigne pas. Ne se plaigne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas des gens qui ont fait du tort, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. En passant, quand on dit se plaindre d'Allah, okay, ce n'est pas tout le monde qui va dire... Moi, je me plains d'Allah. Pourquoi est-ce qu'Allah, il me donne ça Il y a des gens qui vont arriver à ce point. Il y a des gens qui disent la même chose, mais de façon couverte. Pourquoi ça arrive juste à moi Pourquoi la vie me fait ça C'est qui la vie Toi, tu es croyant, tu n'es pas un athée. C'est quoi la vie La vie ne te fait rien. C'est Allah Azza wa qui fait. Pour ça, dans le hadith du prophète, qu'est-ce qu'il a dit ?« La ta subbu » N'insultez pas Al-Dahar. Al c'est la vie, le temps. Quelqu'un qui dit « La vie elle est injuste. <rire> » Il y a des gens qui disent « La vie est injuste. » Sauf si quelqu'un dit « Moi je suis un athée, je suis en train de... Ça c'est autre chose. On va lui parler de l'athéisme. Mais quelqu'un dit « Moi je crois en Allah et je crois en Dieu, c'est Allah Azza wa et le qadar et tout. » Après ça. la vie est injuste. Mais euh, tu es en train de dire tout simplement « Allah est injuste. » Vous comprenez Numéro 3, C'est de maîtriser ces jawarih, le corps, ça veut dire nos actions, maîtriser nos actions pour qu'elles ne fassent pas des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il... Ils n'aiment pas comme les gens de l'jahiliyya qui faisaient beaucoup de même dans certaines cultures arabes les femmes font, font beaucoup ça lorsqu'elles vont perdre un proche elles vont commencer quoi à se donner des des claques dans le visage comme ça et ainsi de suite des gifles à se gifler le visage donc ça c'est des actions de l'jahiliyya que le prophète sallallahu nous a dit que ça c'est interdit, c'est contraire à la patience, c'est un signe d'un grand signe d'impatience maintenant une autre classification de la patience une autre classification de la patience écoutez bien ça صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله والصبر على امتحان الله il y a trois formes de patience la patience dans l'obéissance ça c'est la première forme de patience la patience dans l'obéissance comme la patience pour le siyam pour le jeûne pour jeûner ça demande de la patience Tu es en train de faire la bonne chose, mais ça demande de la patience pour accomplir cette bonne œuvre. Numéro 2. C'est la patience envers la désobéissance, envers le haram, les interdits. Ça veut dire, pour ne pas tomber dans les interdits, qu'est-ce qu'on a besoin? De... Patience, ça demande une patience, c'est un peu l'aspect, c'est la patience au négatif, ça veut dire la, la patience d'abstention, c'est pas une patience nécessairement d'action, d'accomplissement, tu es en train de faire des choses, c'est une patience d'abstention, la patience de résister, de ne pas faire. Et ces deux formes-là, première et deuxième, qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, il a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, al dunya, c'est de nous, ça c'est l'autre hadith pour après, le, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, huffati al jannatu bil makari, huffati al narubi, al shahawat, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique très important, que le paradis est entouré de des difficultés, des épreuves, des choses qu'on n'aime pas, ça veut dire le chemin qui mène l'entrée, le paradis il est là, mais pour entrer au paradis, il faut passer par ces épreuves. Il y a un chemin comme ça, dans un chemin qui n'est pas très, qui n'est pas vraiment fait à notre guise nécessairement. Vous comprenez, ce n'est pas le genre de choses qu'on aime nécessairement, c'est des épreuves, c'est des Sur le chemin du paradis, il n'y a pas des cadeaux et des fleurs et des roses et de la nourriture et ainsi de suite. Viens vers le paradis, viens, viens, viens, viens, parce que sinon tout le monde va aller au paradis. Il n'y aura pas de tests, il n'y aura pas d'épreuves. Les gens pensent-ils que Allah il va les laisser dire... En à la fois, sans être éprouvés, ils vont être éprouvés tout comme ceux avant eux étaient aussi éprouvés. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'enfer a été entouré de tentations. L'enfer, le chemin vers l'enfer, il n'y a pas des clous et euh, des, des choses répugnantes et ainsi de suite. Il y a quoi des tentation Encore une fois ça fait partie de l'épreuve et ça demande de la patience pour ne pas marcher sur ce chemin-là qui mène vers l'enfer subhanahu wa ta'ala troisième forme de patience as-sabr ala al-imtihan c'est la patience lors des difficultés c'est ça la patience qu'on mentionnait tout à l'heure quelqu'un sa maison est partie en flamme il a eu un accident il est tombé malade il a perdu un proche ça c'est la patience envers Des faits de la vie sur lesquels nous, on n'a aucun, aucune maîtrise. Contrairement à numéro 1 et numéro 2. Numéro 1 et numéro 2, c'est la patience liée à nos actions, à nous. Faire le jeûne, faire le souhait. Ne pas faire le commerce de façon haram, ne pas gagner l'argent haram. De nos jours, gagner de l'argent de façon interdite, c'est très facile. Il y a tellement de façons qui sont disponibles pour se faire beaucoup d'argent, mais de façon qui est illégale selon l'islam, haram. Alors la tentation, elle est grande, elle est énorme, parce que parfois tout ce que tu dois faire, c'est aller à la banque et signer un formulaire, et là on va te donner quoi On va te débloquer un grand montant d'argent pour que tu puisses réaliser ton grand projet de la vie et payer des intérêts par la suite. Et tout ça, bien sûr, c'est fondé sur le feu de l'enfer, c'est du riba, c'est des intérêts, c'est haram, c'est l'usure. Allah il a interdit ça. Est-ce que la tentation, elle est grande Oui, elle est grande. De nos jours, tu peux avoir une maison sous certaines conditions, encore une fois, à travers quelques rencontres à la banque, tu vas signer des formulaires et à la banque, tu vas avoir des gens souriants qui s'assoient avec toi, sans cravate, costume, qui t'offrent un café gratuit, c'est pas, te traitent de monsieur respectueux, ainsi de suite. Et tu vas avoir une maison avec ça. Est-ce que la tentation, est grande La tentation, elle est très grande, mais est-ce que ça mène vers un nord ou ça mène vers le paradis, vers l'enfer ou vers le paradis Vous comprenez euh, Le contraire aussi, à la banque tu vas, mais euh, bah, parfois tu vas aller à la mosquée, au masjid pour faire la prière, il n'y a pas les gens qui t'accueillent habituellement à la banque, ce n'est pas le même type de personnes qui vont t'accueillir à... Au masjid parfois. C'est pas, masjid, ne vont pas te donner un café, toujours. Ça, des fois, oui, ils ne vont pas te donner un café. Ce n'est pas tout le monde qui est gentil au masjid. Okay? Mais parfois, il faut comprendre que ça fait partie de, de l'épreuve. Un autre jour, Inch'Allah, on va parler de ça, mais ça, ça prend beaucoup de temps. Très, très belle histoire de Selman, Al-Fair ici. Selman, le Père, si vous pouvez chercher l'histoire par vous-même, vous pouvez la chercher facilement, Inch'Allah. ou ta'ala. Selman, le Père, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alaykum wasallam qui a eu un... Une, longue journée, pas une journée, journée, pas une journée, ceci, journey, comme on dit en anglais, un long, un long voyage, un long parcours qui a, lui a pris des années. Il cherchait la vérité afin de pouvoir trouver le prophète, le célèbre, et il est passé par quoi Les pires des épreuves. C'est pour ça qu'il faut comprendre, surtout pour par exemple quelqu'un qui accepte l'islam, qui rentre dans l'islam, qui commence à pratiquer et tout. Tu vas trouver sur ton chemin au début, tu vas les trouver dans la mosquée, dehors dans la rue et tout. Tu vas les trouver sur Internet, n'est-ce pas Tu vas trouver des faux religieux, des charlatans, des menteurs, des hypocrites. Tu vas en trouver et tu vas devoir passer par ces épreuves-là avant que l'Arzoul il ne te donne quoi, le bon entourage et le vrai islam la vraie fraternité de la foi. Ça vient avec. Il faut être préparé psychologiquement à passer par ça. C'est pas, je suis rentré dans l'islam et tout de suite j'ai trouvé quoi les meilleurs. Les meilleurs croyants autour de moi et les personnes les plus, les plus sincères, ce n'est pas toujours comme c'est écrit dans les livres. C'est fini le temps des compagnons et des sahabas, des pieux, ainsi de suite. On vit en presque 2020, 2022. Euh, donc, maintenant, il dit ici, c'est quoi la meilleure forme de patience parmi les trois formes de patience Quelle est la plus noble Il y a la patience dans l'obéissance La patience envers la désobéissance, ça veut dire la patience pour ne pas désobéir. Et numéro 3, la patience devant les difficultés. Quelle est la, la plus noble des trois, la plus aimée auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala C'est la première, c'est la patience dans l'obéissance. Assab wa'ala Et puis la deuxième, numéro 2 de ne pas faire les tentations, désobéissance Et numéro 3, pourquoi les deux premières Parce que les deux premières, elles sont exceptionnelles aux croyants et parce qu'elles sont reliées à nos actions, à nous. On assume la pleine responsabilité. Comme on a dit, la patience envers les difficultés, même un mécréant va finir par devenir quoi Patient. Tu vas finir par... Tu ne fais pas ça nécessairement pour Allah Azza wa Parfois, tu le fais parce que tu dois le faire. Mais les deux premières, elles sont nobles parce que c'est... Tu le fais pour avoir la récompense auprès d'Allah. Et la première, c'est la plus importante. Et ça, c'est très important. Pourquoi Les savants, ils disent, qu'est-ce qui est plus grave Les deux sont très graves. Comprenez bien ça. S'il vous plaît, bien vous concentrez sur ce point. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est très important. Les deux sont très graves. Mais qu'est-ce qui est plus grave Deux choses. Ne pas faire ses obligations ou faire les interdits je répète, il y a ne pas faire les obligations et il y a faire les interdits les deux sont graves dans la religion d'Allah quelle est la plus grave des deux, <y a> des deux> ne pas faire les obligations c'est clair, parce que la maslaha, l'apport des obligations, leur impact est encore plus important que celui qui fait un interdit Et celui qui ne fait pas la salette, la prière, lequel des deux est plus grand, est plus grave Celui qui ne fait pas la prière. Parce que les obligations, c'est ça ce qui bâtit la foi. Vous comprenez Si quelqu'un ne va pas faire, regarde, si quelqu'un ne va pas faire les interdits, mais aussi ne va pas faire les obligations, qu'est-ce qui va lui arriver Quelqu'un qui ne fait pas ses obligations de l'islam. Imaginez quelqu'un qui ne fait pas la donc on okay, va prendre un exemple théorique, okay, théorique comme ça, excessif, exagéré, pour, pour comprendre la chose. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui ne fait pas le jeûne, qui ne fait pas le pèlerinage, qui ne fait pas ses obligations. Mais aussi, lui, il ne fait, fait, fait pas les interdits. Tout ce qui est interdit en islam, il ne touche pas à ça. Qu'est-ce qui va lui arriver Ça va le mener vers où hmm? L'enfer, et même dans la vie, ça veut dire, ça. comment, comment est-ce que son histoire va se développer Il va finir par faire les interdits. Vous comprenez Parce qu'il n'a pas de fondement, il n'y a pas de foi. Lui, au point zéro, il a commencé comme ça. Il va finir avec le négatif, en faisant les interdits. Quelqu'un qui fait les obligations et qui fait les interdits. Qu'est-ce qui va arriver ici Lui, sa vie, c'est une bataille entre lui et le shaitan. Vous comprenez C'est la bataille. Et tant que cette bataille-là a lieu, il est sur, le, sur un bon chemin. On ne va pas dire que c'est le meilleur chemin, mais il est sur un bon chemin et il est protégé. Protégé par ses obligations et ses obligations, elles sont en train de continuellement de renforcer sa foi, ne serait-ce que petit à petit. Un pas à la fois et le plus que sa foi elle est grande, le plus qu'il sera capable de restreindre les interdits, de s'éloigner des interdits. Si quelqu'un, en théorie, peut garantir d'être comme ça et vivre très longtemps, il va finir par... Abandonner tout ça et quoi Rester avec les obligations. On n'est pas en train de dire, ce n'est pas pour dire ici que dans la religion, il faut juste faire ça, faire les obligations et les interdits. Tu vas te retrouver un jour. Ce n'est pas pour dire ça, ok On est en train de dire ici oh, d'un point de vue théorique. Pourquoi je cite ça C'est parce qu'il y a toute cette idée-là que celui qui fait les obligations, celui qui fait les bonnes œuvres C'est euh, la, la personne, ça doit être la personne pure. Il faut être quelqu'un de saint, de pur pour faire les bons. Moi, j'ai tellement de mauvaises choses dans ma vie que ça ne sert à rien que fasse la prière. Que je... Il y a même des gens qui disent « Moi, je ne peux pas aller au pèlerinage. » Je ne pars pas au pèlerinage. Pourquoi tu ne pars pas au pèlerinage, hein, Makka Parce que je suis trop mauvais pour aller faire le pèlerinage maintenant. Le jour où je vais être quoi Pur et propre, là, je vais faire le pèlerinage. Ok « Shaitan vient de t'avoir à 100%. »« Il vient de gagner à 100%. Pourquoi » Pourquoi Parce que, bien sûr, on parle de quelqu'un si le pèlerinage est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire qu'il a toutes les quand il la capacité l'argent pour faire le pèlerinage il a la santé pour faire le le pèlerinage n'a pas d'obstacle le pèlerinage devient obligatoire le hadj et de ce fait il faut le faire le hadj le plus tôt possible le hadj c'est pas pour les vieux c'est pour les jeunes idéalement faire faire si tu peux faire ton hadj pèlerinage fais-le le plus tôt possible Parce que après ça, ta vie, elle va, se, tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, comment ça va, tu ne sais pas si tu vas mourir demain, rencontrer l'Arzoudeh avec ce pilier énorme, cinquième pilier de l'islam. La même chose pour la salette. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut être pur, il faut être parfait avant de commencer. Ça, ça ne vient pas de l'islam. Ça vient, ça existe dans d'autres religions, je sais, mais pas dans l'islam. Il n'y a pas ce, cette idée-là de il faut être saint, il faut être pur, il faut être tellement parfait pour faire, pour mériter de faire les bonnes œuvres. Vous comprenez? L'islam nous explique ça de façon complètement différente. L'islam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, sur la prière, sont extrêmement clairs que la prière, elle fait quoi entre autres Qu'est-ce qu'elle fait, la prière ?« Tanha anil iwa al-munka » La prière, elle nous perfectionne, elle nous éloigne des interdits. C'est la prière qui va nous travailler, qui va nous améliorer, nous perfectionner. Ce n'est pas nécessairement « je commence la prière aujourd'hui, demain je suis devenu parfait ». Vous comprenez L'effet, parfois, va se faire voir après plusieurs années. Tant que tu es en train de faire la salette pour arriver à, ce, à cet idéal, ça va dépendre bien sûr des, des personnes. Qu'est-ce que la prière, elle fait aussi la Hmm? Elle efface. Il n'y a, a pas une bonne œuvre que citée dans les textes qui efface les péchés comme la salat. Chaque prière, elle efface, elle nettoie. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, تحترقون, تحترقون. vous vous faites brûler en continu. Vous, vous, vous brûlez en continu. C'est ça ce qui nous arrive. Il dit à l'aïsir alayhi wa si vous priez, Nettoie. Après ça, tahtariqoun, tahtariqoun. Brûlez, brûlez. Après ça, maghrib, ça ça nettoie. Celui qui ne fait pas la prière, ça fait des années qu'il se brûle et qu'il n'y a rien qui le nettoie. Vous comprenez C'est pour ça que dans la religion d'Allah Azzawadal, même si quelqu'un il a des failles, des interdits et tout, il ne faut jamais arrêter ses obligations sous aucun prétexte. Tant que tu es en train de faire tes obligations et surtout, surtout, surtout, les grands piliers de l'islam en commençant par la prière, tu es sur un bon chemin. Peut-être tu n'avances pas à la vitesse nécessaire requise, mais tu es sur le bon chemin. Tu es sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala. Est-ce que ce point-là il est clair C'est pour ça que la patience dans l'obéissance, c'est la patience la plus noble auprès d'Allah azawajalla. Il y avait une main levée Oui, à qui Ça c'est la question de faire, faire, faire le pèlerinage avec l'argent interdit, avec l'argent haram. C'est pas un pèlerinage à faire. Ce n'est pas un pèlerinage à faire. Le pèlerinage se fait avec l'argent halal. Mais si quelqu'un le fait, les savants ils divergent sur est-ce que ça, ça, est-ce que ça, ça compte comme le pèlerinage de l'Islam. Ça veut dire, regardez, si moi j'ai de l'argent qui est haram interdit et je vais faire le pèlerinage avec cet argent, les savants sont d'accord que moi je... Je n'ai pas fait quelque chose de noble et que j'ai ma récompense pour le pèlerinage. Mais est-ce que ça enlève le 1, ça veut dire le 1 pèlerinage obligatoire que je dois faire dans ma vie Est-ce qu'il va devenir 0 Ça veut dire j'ai accompli mon pèlerinage obligatoire. C'est là où il y a divergence entre les savants. Non. Allahu ala. Taïb, on continue, inchallah il ne reste pas beaucoup. Après ça, il nous dit... Il y a aussi une autre classification très intéressante de la patience qui nous présente ici. Donc, on a parlé de la patience dans l'obéissance, envers la désobéissance et envers la difficulté. Une autre classification maintenant dans la formule qui est utilisée. Regardez encore une fois la richesse de la langue arabe. La richesse dans la langue arabe. Trois lettres qui font toute la différence. Il y a Sabrun billahi, sabrun lillahi, sabrun ma'allahi. Sabrun lillahi, sabrun billahi, sabrun maallahi. Donc, c'est quoi exactement? La première, sabrun billahi la patience par Allah. Il faut que le croyant soit patient par Allah. C'est quoi être patient par Allah subhanahu wa ta'ala Ça veut dire par l'aide d'Allah réaliser que le serviteur que le croyant ne peut pas être patient sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis patient par Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est cité dans le Coran. wa billah. Sois patient Et ta patience n'est que par Allah. Il faut être patient par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2, c'est la patience sabro lillahi. La patience par Allah. C'est quoi la patience par Allah C'est l'intention. Tout comme n'importe quelle bonne œuvre en islam, ça commence par l'intention, par le but ultime, il faut être patient pour Allah. C'est ça, ça doit être notre motivation pour se rapprocher d'Allah pas pour montrer notre force, pour montrer notre résistance. Les gens parfois font des démonstrations de patience, n'est-ce pas, comme les gens qui font parfois certains, euh, certains sports extrêmes et ainsi de suite, parfois ou d'autres pratiques extrêmes dans la vie, c'est juste pour que les gens ils voient leur degré de patience très élevé le croyant, sabr il est pour Allah sabre lillah, salatu lillah tout ce qu'on fait c'est lillah pour Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala numéro 3 parce qu'on se rappelle ici, tout ce qui n'est pas pour Allah, tu vas pas avoir l'aide d'Allah Si tu n'as pas l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu vas être laissé à toi-même, si tu es laissé à toi-même, tu vas finir par faillir, par échouer tôt ou tard. Ça va arriver. Numéro 3, as-sabr Allah, celui-là il est très intéressant, être patient avec Allah. Et il nous dit ça c'est le plus dur pour la plupart des gens. C'est quoi sabr Allah Être patient Avec Allah subhanahu wa ta'ala Ça veut dire Se déplacer Avec les ordres d'Allah Être là où Allah il veut qu'on soit Pas là où moi J'ai le goût d'être Je me déplace avec les ahkam Avec les choses que Allah azza wa Il me dit de faire Comme on a parlé tout à l'heure du pardon Le pardon on a dit quoi Que dans la religion d'Allah azza wa C'est Recommander conseillé, mais c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Remarquez que même ça, c'est plus nuancé encore, parce que même le pardon recommandé, il a une condition. Condition qui est quoi Qui est l'islaah. C'est quoi l'islaah C'est quoi l'islaah Ça veut dire il faudrait que mon pardon aussi ne soit pas une cause de mal. C'est quoi cause de mal Quelqu'un qui a fait plusieurs victimes après moi. Et avant moi, il se fait à chaque fois attraper et la victime lui pardonne. Et à chaque fois qu'on lui pardonne, il fait encore plus grave. Lorsque ça arrive à moi, ça fait partie de la sagesse, même si je suis quelqu'un avec un cœur très très grand et plein de pardon, de dire « Toi, je ne te pardonne pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que te pardonner à toi, ça ouvre la porte à un autre délit, un autre mal que tu vas répéter. Donc, parfois, le, le, le pardon, voyez, donc, là, se mettre, là où Allah Azza wa Jal, il veut, veut qu'on soit. Parfois, mon cœur, il veut être quelque part. Mon cœur, il veut être quelque part de bien, pas nécessairement de mal. Mais Allah Azza wa Jail, il veut pour moi que je sois ailleurs. Savoir quand est-ce que être dans la halaqa, c'est mieux pour toi c'est pas mieux que c'est Allah Azza wa Dali il aime ça pour toi quand est-ce que être avec ta mère ou avec ton père Allah Azza wa Dali il aime ça pour toi quand est-ce que être dans le masjid Allah Azza wa Dali il aime ça pour toi vous comprenez et il y a des choses que c'est comme regarde je vous donne un exemple ok euh, il y a des il y a des parents quand je dis des parents ça s'applique au père ça s'applique à la mère qui a priori semble être très religieux. Ça peut être un père que tu vois très fréquemment dans le masjid. Il est toujours avec ses frères. Il est en train de faire le bien, d'aider les autres et ainsi de suite. Mais à la maison, il est quoi Absent. Il n'existe pas. Il ne fait pas ses obligations envers sa famille, envers son épouse, envers ses enfants. » C'est pas qu'est-ce que ces enfants ils apprennent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout. Il dit « Moi, je suis dans le masjid, c'est bien, je passe beaucoup de temps dans le masjid. Moi, je suis toujours avec les frères, c'est la fraternité, il faut passer du temps avec ses frères en islam. C'est pas en train de boire un café, de parler des bonnes choses et des nouvelles et ainsi de suite. Mais là, tu as failli à tes obligations. Donc là, la patience avec Allah, c'est que parfois Allah, il veut que je sois avec mes enfants. « Allah, veut que je sois maintenant au travail pour me faire de l'argent halal, pour nourrir ma famille », ainsi de suite. La même chose, ça peut être la mère. La mère qui pratique sa religion, euh, lit le Coran et tout, mais euh, elle est toujours 4h, euh, heures, 5h heures par jour, elle est sur Internet, sur Facebook ou en train de, de faire partager comme ça, hadith partager, ayahs, partager. Et elle laisse quoi Son mari, elle laisse ses enfants, elle laisse ses obligations. Ça, c'est pas être là où Allah, il veut qu'on soit. Vous comprenez Allah Azza Jal, il nous a, nous a défini une place pour toutes choses. Et parfois, on va être dans des places où on n'aime pas être. Mais tu dois être là parce que Allah Azza wa Jil, il t'éprouve. Et c'est là où la patience, elle va, elle va, euh, elle va, se, euh, elle va prendre forme est s'illustrer entre autres, c'est pour ça qu'il dit ici wa huwa sabro as-sadiqin. Al Junaïd, Junaïd, l'une des, des, des personnes pieuses des premières générations, on lui a demandé une fois c'est quoi sabro? Comment tu peux définir la patience? Il dit tajrū al-marāra ti min ghairi ta'abusin. C'est quoi tajrū al marara Il dit c'est c'est avaler ce qui est amer sans faire de grimaces. Ta dörre om mararati, men gärna, ta bussin. Om någon är kapabel, låt oss ge honom att säga, "Det här är väldigt smärtsamt. Måste äta, måste äta, men vad? Nej, gör inte några grimar. Självklart är det här inte i det konkreta sammanhanget. Han är i fallet exempel, en analogi. Det betyder att om du är kapabel att gå igenom svårigheter utan frustration, det är alltså tålamod. C'est ça le sens de la patience. Et dans une autre définition, aussi Al-Junaid, il a dit la patience. Regardez, qui a besoin de livres de self-development après tout ça Une fois que tu vas étudier ce genre de choses, pourquoi avoir besoin d'acheter des trucs sur Amazon pour, quand, pour être encouragé à réussir dans tes études et, ainsi, et dans ton commerce Ça c'est des principes de l'islam, les savants de l'islam nous ont donné tout ça et ça ça te sert dans tous les domaines de la vie. Il dit la patience c'est quoi? Tawidou nafsi al-hujoum ala al-makareh. C'est la patience c'est de pouvoir entraîner notre âme à s'attaquer aux choses qu'on n'aime pas. Al-makareh, s'attaquer aux choses qu'on n'aime pas. J'ai un examen la semaine prochaine. Je vais m'asseoir pour étudier. Et je n'ai pas le goût d'étudier parce que c'est lourd, mais la patience c'est de savoir comment m'entraîner pour que mon âme, elle va prendre les études et faire ses obligations, faire son travail, à la place d'aller sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos de chats ou de je ne sais pas quoi. Vous comprenez Parce que ça, ça va me perdre beaucoup de temps avant d'arriver à l'essentiel. Qu'est-ce que ça passe Qu'est-ce que ça demande Ça, ça demande de la patience. Et il y a bien sûr une grande différence dans les résultats dans la vie entre quelqu'un qui s'assoit pendant deux heures et qui étudie pendant une heure quarante-cinq, disons, et entre quelqu'un qui s'assoit pour étudier ou travailler pendant deux heures mais qui va en réalité travailler pendant une demi-heure. Les résultats ne seront pas les mêmes, que ce soit dans le commerce, les études, la foi, la pratique, n'importe quelle autre chose. Et cette optimisation-là, ça vient avec la patience, avec le avec le sabre. « Wa Al muqamu ma'al bala i bi husn al-sohbati. Kal muqamu afiyah. Il dit aussi, euh, une autre définition de la patience, il dit la patience, c'est de savoir comment être un bon ami avec les épreuves. Tout comme on est un bon ami avec les bonnes choses qui nous arrivent. Ça veut dire, je me comporte bien avec les épreuves et les difficultés de la vie, tout comme je me comporte bien avec les choses qui nous arrivent que j'aime, vous comprenez. Encore une fois, même si on sort du cadre de la religion, même si il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui sont patients, c'est certain, Envers les difficultés, ils ne sont pas patients ici dans le hymen, la grande patience encore une fois, c'est la patience dans la foi, dans, dans l'au-delà. Mais dans les choses de la vie de tous les jours, il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui ont, et qui ont la patience. Mais beaucoup de personnes connues à travers l'histoire et qui ont fait des réalisations et ainsi de suite, si tu vas voir, dans leur vie, ils avaient beaucoup de, de grosses difficultés. Mais qu'ils ont gardé quoi cachés derrière le mur, ils n'ont pas dit oh, « je suis en train de souffrir je fais ça », la, ils ont maîtrisé cette souffrance et su comment vivre avec et continuer à faire ce qui est bon pour nous, pour eux et pour le croyant, ça doit être encore plus évident parce que le croyant doit avoir, doit faire preuve de la meilleure illustration de de patience à sabr et al imam al chowas taala notre savant il a dit à sabr huwa ala ahkam kitab al sabr la patience très simplement c'est le fait d'être ferme sur les principes du coran et de la sunna du prophète wa ça veut dire pratiquer le coran et pratiquer la tradition les enseignements du prophète wa au quotidien c'est ça la patience si quelqu'un il implémente ça Pas de façon sélective, encore une fois. Pas, il va pick, pick and choose ça, j'aime ça. Les autres, euh, j'aime pas trop ça, je vais pas pratiquer ça. Celui qui pratique l'islam dans son ensemble, au quotidien, c'est lui qui est patient en réalité. Et Allah Azza wa il nous dit ici, incha'Allah, notre 10 dix minutes, on va finir, incha'Allah. Allah, Allah Azza wa il dit « Isbiru wa sabiru wa rabitu »« Isbiru »« Soyez patient »« Sabiru » Ça c'est à la fin de sourate Al-Imran, chapitre, chapitre numéro 3 du Coran. c'est la dernière ayah, dernier verset. Allah Azzauddin dit « Oh vous qui croyez, esbiru, soyez patients. sabiru, sabiru c'est être patient plus que ton ennemi. »« Rabitou »« Rabitou » ça vient de « al-ribat ». C'est quoi « al-ribat est » Est-ce que quelqu'un connaît le mot « ribat » pas, pas, pas la ville au Maroc Ar ribat, le mot ribat, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe S'attacher. Oui, et ça fait référence à quoi en tant que pratique, la pratique la plus connue de Arribat C'est de monter la garde, ok Ar ribat, c'est les soldats qui montent la garde, qui, qui gardent des frontières comme ça ou autre chose et lui, tout ce qu'il fait, le soldat, c'est quoi Pendant plusieurs heures, il ne fait que que surveiller, fait la garde, même lorsqu'il fait froid la nuit, ainsi de suite, lorsqu'il a peur et tout, il doit, il doit garder sa position parce que lui, il, se, il protège ceux qui sont derrière lui. C'est ça ce qu'on appelle un al-ribat ». Allah Azza wa il dit « wa rabitou ». Alors ici, l'imam Ibn al-Qaïm, il nous explique comme quoi ce « ribat » ici, il prend deux significations. C'est la première signification ici qui est pour le soldat qui est en guerre, mais pour le croyant dans la vie de tous les jours. Il est dans un état de « ribat » Comme il va nous expliquer pourquoi. Par exemple, il dit ici. Il nous dit. Il dit que ces soldats-là, c'est comme s'ils ont attaché leur, leurs animaux ou leurs chevaux ou autre chose. En train d'attendre. À n'importe quel moment, ça peut être. Ils doivent être préparés en tout moment. Et c'est la même chose. Le croyant qui fait le ribat, il est prêt à tout moment pour faire les bonnes œuvres, pour faire l'obéissance, pour faire atta'at, il est toujours prêt. C'est pour ça dans le hadith du prophète ﷺ, hadith authentique, il dit ﷺ :« Allāh ﷻ أخبركم بما يمحو الله به ». Devrais-je vous informer de la chance des pratiques à travers lesquelles Allāh ﷻ il efface les péchés et il élève les rangs des gens. Allah Azzawajal, les croyants, il va élever leur rang et il va effacer leur, leur péché. Il dit, alayhi salatu wa voilà les pratiques qui mènent vers ça. al al Faire un wudu, les ablutions, bien soigner lorsqu'il y a al-makarihi. C'est quoi al-makarihi C'est lorsqu'on n'a pas le goût de le faire. Tôt le matin, il fait très froid. On doit faire salat al-fajr. Et là, faire le wudu, c'est pas très Ce n'est pas très cool, disons. Ce n'est pas comme faire l'eau d'eau au mois de juillet à midi. C'est clair, lorsqu'il fait très chaud et que l'eau d'eau, c'est vraiment intéressant à faire l'eau d'eau. C'est de l'eau fraîche. Faire l'eau d'eau lorsqu'il fait très très froid, surtout, bien sûr, comme, pas comme de nos jours. On a le, le luxe d'avoir de, de l'eau chaude et l'eau tiède et je ne sais pas quoi, mais... Uh, traditionnellement et c'est comme et c'est le cas en passant dans probablement plus de 80 de d'êtres humains à travers le monde, ils n'ont pas ce luxe-là que nous on a d'avoir accès à l'eau chaude, parce qu'on a tendance à penser tout le monde dans, à travers, que tous les êtres humains à travers le monde, ils ont quelque chose qui s'appelle l'eau chaude, que ça c'est pas vrai. La grande majorité des êtres humains n'ont pas cette chose-là qui s'appelle l'eau chaude. Lorsqu'ils ont vraiment besoin d'eau chaude, ils, voient, ils doivent mettre quoi, du feu ou autre chose et chauffer un peu d'eau. Mais bref, oublions ça, il dit, alayhi salatu wasalam, bien soigné lorsqu'on n'a pas le goût de le faire aller multiplier les pas vers la mosquée vers le mesjid marcher aller faire la salat et revenir aller faire la salat et revenir salat salat". et l'attendre la prière après la prière faire la prière de dhohr obligations des choses ou travailler ou étudier ah c'est le temps de faire prière de asr on revient. Après ça, que ça, ça demande de la patience ou non oui ça demande la discipline la patience Pour ça le croyant là il est comme un soldat c'est pour ça il dit عليه الصلاه والسلام fadhalikum arribat fadhalikum arribat il dit c'est ça le ribat c'est ça le ribat parce que là le croyant il est prêt à à tout moment d'aller faire le woudou d'aller faire la prière aller au masjid revenir faire ses obligations revenir encore une fois vers la prière et ainsi et ainsi de suite et il dit ici euh, fa kadhalika arribat aydan luzum thaghr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 de s'introduire dans le système dans notre cœur dans notre âme et il faut avoir une protection préparée en permanence un soldat qui est toujours en train de protéger le cœur ça c'est le ribad. et là le prophète est en train de nous donner des indices entre autres Hint, comment protéger ce cœur-là contre le shaitan et bien la meilleure pratique c'est quoi c'est de préserver prendre soin de sa prière incluant le wodo, les ablutions. La prière, ça aide à préserver le cœur contre le shaitan. Ça éveille le cœur en, en permanence. Vous comprenez Il n'y a rien qui est aléatoire dans la religion. Vous voyez, Il n'y a rien qui est aléatoire dans les hadiths, dans les ayats. Tout est entre-relié, tout est, est logique et ça se complémente. Inch'Allah, en 2-3 minutes, parce qu'il restait des choses très, très intéressantes, juste en 2-3 minutes, on va les finir, wa il dit « qu'il a sabre » Être patient pour Allah est une richesse. Si tu es patient pour Allah, tu es riche. billahi ta'ala bakaun. Être patient par Allah, c'est demeurer, c'est rester. Baka'un, c'est entre guillemets, c'est une éternité. Ça veut dire une éternité dans le sang, bien sûr jusqu'à notre mort, pas après dans, dans l'au-delà. Mais ça veut dire que tu ne vas pas être vaincu si tu es patient par Allah, pas par ta force à toi. وَفِ اللَّهِ بَلَاءُنْ أَصَّبْرَ دَنْ Allah Ça veut dire à cause de ton lien avec Allah Azza wa Ça c'est une épreuve. Comme les messagers. Les messagers, ils ont eu des ennemis. Pourquoi les prophètes Pourquoi est-ce qu'ils avaient des ennemis Parce qu'ils appelaient à Allah. Ils n'avaient pas, pas des problèmes personnels avec Moussa, Moïse. Est-ce qu'il y avait un problème personnel avec Pharaon, le pharaon Est-ce qu'il avait pris son argent Ils avaient une dispute sur le commerce. Pourquoi est-ce que Pharaon, le pharaon, il a pris pour cible Moïse, Moussa, alayhisselam Parce que Moussa, il appelait à Allah. Donc, sa patience était à cause de son lien, sa relation avec Allah c'est une épreuve la patience avec Allah est une loyauté fidélité il est fidèle celui qui est patient avec Allah parce que comme on a dit tout à l'heure celui qui est patient avec Allah c'est celui qui est là où Allah lui demande d'être C'est le moment de ma famille, c'est ma famille. C'est mes parents maintenant, c'est mes parents. C'est la salade, c'est la salade. C'est mon travail, c'est mon travail. Vous comprenez Je suis là où Allah Azza wa je suis fidèle. En réalité, je ne dis pas, il y a Allah, moi je fais maintenant, mais tout à l'heure, je ne vais pas faire ce que toi tu me demandes de faire. وَعَنِ اللَّهِ جَفَاءٌ La patience an Être patient en étant éloigné d'Allah. Il nous dit ça c'est le contraire de la loyauté, c'est de la froideur en quelque sorte. Quelqu'un qui peut être sans Allah subhanahu wa ta'ala a'yadan billah azza wa jall. Wa as-sabr 'ala at-talab 'unwanu La patience dans sa quête C'est le chemin vers le résultat. Il faut être patient, tu vas obtenir tes résultats. Insha Subhanahu wa Taala, wa fil mihani unwa nul faraj. La patience lors des difficultés, c'est le chemin vers l'aisance, vers la sortie de secours. Le secours, tu vas l'avoir, tu vas sortir des difficultés avec la, avec la patience. C'est Allah Subhanahu wa Taala. Il nous dit dans Al Quran Al Kareem qu'il faut avoir sabrun jamil. C'est quoi sabrun jamil? La belle patience. Écoutez ça et je vais finir avec ce point, inshallah Allah, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, il faut avoir la belle patience. Et Allah Azza wa Jalla il nous dit aussi qu'il faut faire le beau pardon. As-Safhu al-Jamil. safha al-Jamil. Jamil, beau, encore une fois. Et Allah Azza wa Jalla il nous demande de faire al-Hajr al-Jamil. C'est quoi al-Hajr le hadr c'est l'éloignement le boycott si je te dis toi je veux plus être avec toi ça c'est le hadr je vais me prendre me, me distancier de toi on appelle ça quoi le hadr mais Allah Azza wa demande de faire quoi un beau hadr un bel éloignement donc le mot qui se répète dans les trois versets c'est beau belle patience beau pardon et le beau hadr le bel éloignement donc c'est quoi ça exactement Il nous dit ici, comme il dit son Cheikh à lui, Ibn Taymiyyah, il dit La belle patience, c'est la patience dans laquelle il n'y a pas de plainte. Tu ne te plains pas. Tu es vraiment profondément patient. Ça, c'est la belle patience. Pas être patient et se plaindre et dire mais « Mais, « C'est trop dur et je suis en train de souffrir et tout, mais qu'est-ce que je peux faire Je dois être patient. » Ce n'est pas la belle patience, ce n'est pas le « sabr al-jamil ». Il dit « wa as-safh al-jamil huwa al-lazi la'itaba Le beau pardon, c'est très important dans des liens de famille, dans la relation de couple par exemple entre l'époux et son épouse, entre deux partenaires d'affaires, deux personnes qui sont très très proches et qui traversent beaucoup d'épreuves de, de, de, ensemble dans la vie. C'est quoi le beau pardon Il nous dit que c'est le pardon qui ne contient pas de reproches. Vous comprenez Je te pardonne. Cette fois, je te pardonne. Mais tu sais quand même que tu as fait telle chose et tu sais qu'on a eu des conséquences et des résultats et ainsi de suite, mais je te pardonne. mais Ça, ce n'est pas le beau pardon. Parce que c'est un pardon qui vient avec des reproches. Et les reproches, ça garde toujours un petit feu où ça peut s'enflammer à nouveau à n'importe quel moment. Comme on a dit dans relation de couple, s'il y a le pardon ou si la relation de couple, c'est pour ça les savants de l'islam parlent même de l'éthique Adam, de l'Uruah, même le, le, le, le compagnement, être un ami en islam, c'est quoi Il y, y a éthique de ça, il y a des principes de la fraternité, être un bon ami. Euh, si tu as quelqu'un, il voyage avec toi. Il fait le hajj avec toi, le pèlerinage. Vous allez devoir passer à travers des difficultés pendant deux ou trois semaines. Alors, parmi les choses, ils disent quoi Enlever le riteb, les reproches. Trop de reproches, ce n'est pas bien. Pourquoi tu as fait ça Il ne fallait pas faire ça comme ça et ainsi de suite. Ou même parfois envers les enfants, il y a des parents qui font trop de reproches pour chaque petit détail. Ça, ça, ça fait en sorte d'intensifier uh, uh, un peu la relation entre les deux. Et le hajj jamil Jamil, le bel éloignement, le beau boycott, si on peut dire ainsi. Elle dit qui ne contient pas de mal. Je vais m'éloigner de toi, mais je vais pas te faire de mal. Vous comprenez? Euh, je vais pas être avec toi, je vais pas avoir des. Mais on, on va juste couper les liens. Je vais juste hadroum hadroun Jamil sans faire de mal en tant que tel. Euh, après ça, bon, il restait. Est-ce que ça, on va laisser pour la prochaine fois, ta'ala. « Chaque fois, il a Allah se plaindre auprès d'Allah se plaindre auprès d'Allah. Comme on a dit, la plainte c'est pas bien dans la patience, mais on peut se plaindre auprès d'Allah. Ça c'est pas contraire à la patience. Si quelqu'un est malade, il dit ya Allah, j'ai très mal. Est-ce que ça c'est mal? Est-ce que c'est contraire à la patience? Non. Il nous cite ici des exemples du Coran, de la vie des prophètes, mais ça on va laisser pour la prochaine séance, ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? pas de questions Tout est clair. Taïb wa illa